Et、hey, la Belle Rock, comme tous les dimanches, effectivement, de 18h à 20h. Sébastien Agasse aux manettes. Pas tout seul ce soir, une petite visite comme ça i m p r o m p t u C'est、euh, bien. On le connaît、euh, sous le, bah, son association qui s'appelle Toujours Attitude Production. On a eu l'occasion de recevoir Jacques et Damien il n'y a pas si longtemps que ça pour la soirée des Mardis du Grand Marais. Bah, voilà le troisième larron.、Hein. Comment vas-tu, Stéphane Bah, écoute, ça va. Salut Seb, salut tout le monde. Bon, pas grand-chose à faire alors ce dimanche. Oh, bah, un dimanche, un dimanche pluvieux, un dimanche de grisaille. Je suis venu te tenir compagnie un petit peu.、Là. Bon, bah, j'espère qu'on sera pas tout seul ce soir. C'est vrai, fin d'après-midi, assez pluvieuse. Pourtant, un week-end, j'espère que vous en avez bien profité. Tous les mélomanes ont été、euh, vraiment comblés tout au long du week-end. Il y avait énormément de, de choses à faire, notamment si vous aimez les, les concerts, puisqu'il se passait pas mal de choses. On, on, évidemment, du côté du scarabée avec l'avenue d'Alain Souchon, c'était vendredi soir. Il se passait aussi des choses du côté de la salle. Pierre Hénon, avec un très bon concert de Fred Radix et de b u r i d a n aussi. Sans oublier Thomas Fersen aussi, du côté de t a r a r au théâtre. Donc,、euh, beaucoup, beaucoup de très bonnes choses. Et puis, il faut compter sur le satellite café maintenant, avec de la musique cubaine. Tu étais fait un tour là-bas ou pas Oui, j'y suis allé la, la semaine dernière.、Ouais, c'est un, un bel endroit.、Euh, c'était、euh, un concert dont j'ai oublié le nom d'ailleurs.、Euh, Barbara Luna, il me semble. c'était Barbara Luna, tout à fait.、Ouais. Pour l'inauguration. Qu'est-ce que, ouais, qu que ça, tu ça. penses du, du lieu justement Ouais, bah, écoute, c'est、euh, convivial, c'est quand même pas mal foutu. Il、euh, y, y a de la place, euh, donc euh, voilà. Je crois qu'ils étaient encore un petit peu dans, le, dans, la, dans la finition des, des travaux, mais bon,、euh, pour ce qui est d'accueillir le monde, c'est déjà bouclé, c'est nickel. quoi Bon, d'autres concerts aussi qui se sont passés ce week-end, on fera un petit clin d'œil à des potes hein, qui s'appellent My Name Is, excellent concert hier du côté du, du blog. On a regretté d'avoir,、euh, c'est vrai qu'il aurait pu avoir un petit peu plus de monde, mais enfin bon, c'est r o n e c'est pas évident à bouger, c e Rouené. Ils、vrai. étaient、euh, tous du côté d'Alain Souchon, apparemment, c'était blindé、euh, vendredi soir, voilà. Et puis d'autres soirées, anniversaire. On y fera un petit clin d'œil à notre ami Jacques, justement un petit peu plus tard dans, dans ce programme. Côté concert,、eh、ben, beaucoup de très bons concerts qui vont se passer dans la région. On aura l'occasion tout au long de ces deux heures de vous donner quelques indices, notamment en soirée des mardis du Grand Marais hein, avec、euh, Mato et Altam, ça sera ce mardi. Et puis comme d'habitude,、eh、deux heures de nouveautés, pas comme les autres, avec beaucoup de, de rock hein, dans cette première demi-heure jusqu'à 18h30. Après on se calmera un peu et puis après on aura pas mal de, de choses assez soul. Voilà, vous écoutez la belle rock comme tous les dimanches de 18h à 20h.、On On commence avec une nouveauté, 5 américains qui viennent de la Floride et qui se font appeler Surfer b l o o d、euh, Pourtant, ils précisent hein, sur leur site internet qu'aucun d'eux ne surfe.、Euh, voilà, leur truc à eux, c'est le pop rock. Ils sont tout jeunes, moyenne d'âge de 20 ans. Tout premier album qui sort sur un label indé qui s'appelle Canyon Records. L'album s'appelle Astro Coast et le groupe s'appelle donc Surfer b l o o d On y va I need you in the here and now. Instead of dreaming up a way to express your name across the world somehow. When you told me you were leaving, I wasn't thirsty for revenge. No, I wasn't disappointed much at all, cause you'll be back again. This Might lose your nerve. I swear that I should h a s e fallen before me. And it might have to fall like you w e e 294, Sachez que vous écoutez la Belle Rock comme tous les dimanches de 18h à 20h avec、euh, Sébastien et ce soir un invité Stéphane Surferblood. Donc pour commencer, titre du morceau qui s'appelle Floating Vibes, hein, je vous le disais, moyenne d'âge de 20 ans. Pour ces、euh, 5 américains, l'album s'appelle Astro Coast. Hein, tous les morceaux de cet album enregistrés dans leur dortoir d'étudiants. À l'université de Floride avec du matériel acheté grâce à leur bourse d'études. Voilà, je croyais que l'argent qu'on leur filait c'était pour, pour faire des études. Bah non, eux c'est pour faire du, du rock. C'est bien, Eric. Et c'est une très bonne idée puisque cet album est vachement bien. Indie pop assez légère avec un son qui rappelle un petit peu les, les années 80 des influences telles que les Cure, les Smith ou bien encore les premiers w h e a e r s Première demi-heure assez rock, ça va continuer comme ça avec une autre nouveauté pop rock dans ce programme. On va laisser les États-Unis, on va partir du côté de l'Angleterre sur un label qui est basé à Leeds qu'on aime bien. Qui s'appelle Dance to the Radio,、euh, le label qui continue sa série de Maxi en nous proposant encore une fois quatre groupes qui interprètent deux titres chacun. Euh, quatre groupes donc pour le prochain Maxi, un Maxi qui va sortir au début février avec encore une fois des noms de groupes complètement impronçables, o n on va essayer quand même.、Euh, le premier s'appelle Drink Up Buttercup, il y a aussi comme groupe Super Extra Bonus Party, ça c'est pas mal comme nom.、Euh, Paul Thomas Sanders, c'est presque banal on va dire comme nom. Et le prochain disque sur les platines de la Balleroy qui s'appelle Milk White White t i f f un groupe composé de 8 musiciens qui se sont mis ensemble en décembre 2008 et depuis ça marche bien puisqu'ils ont joué notamment cet été. À deux des plus gros festivals en Angleterre, le festival de Leeds et le festival de Reading. Je vous rappelle donc sa sœur début février, ça s'appelle Milk White White If, un titre qui s'appelle The Calendar Will Crawl. The calendar will crawl. Départ en fanfare dans ce programme avec le retour très attendu des New Yorkais. Hein, révélation de l'année 2008, il s'appelle Vampire Weekend. Excellent mélange de pop avec des petites sonorités africaines, notamment au niveau des percussions. Apparemment, c'est la grosse tendance cette année. Ça avec un retour、euh, du côté des années 80. Alors, je sais pas, moi j'étais assez content de me débarrasser des années 80. Si elles reviennent, je sais pas, ça risque de, de foutre un peu le bordel. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane toi、ouais, Je sais pas, je me dis que c'est peut-être un passage obligé,、euh, une espèce de, de, de passage où. Il se passe pas grand chose et puis、euh, du coup après on, on se lance sur des, des trucs un peu plus. Nouveau, un peu plus haut. Bon, en, en tout cas, tu avais l'air de me dire, r a n t a i n e que t aimes bien hein, Vampire Weekend, ça t'a、ouais, plu ouais, ça. Ouais, ouais, autant le premier truc, je suis、bon, m o i n e g r a n fan, enfin,、euh, j'aime bien un, un certain type de pop, mais ça, c'était un petit côté déjanté, c'était spi, c'était Ouais, cool. bien bon, ouais. Vampire Weekend, en fait. donc, deuxième album sorti prévu chez b é g a r ça sera le 11 février. L'album s'appelle Contra.、Euh, le groupe new-yorkais est en tournée en ce moment en Europe, malheureusement, que d e d a t e Il faudra aller soit du côté de Paris ou alors du côté de Toulouse, le 25 février à l'Olympia, donc à Paris, les Vampire Weekend, et le lendemain au Bikini, Toulouse avant de repartir pour une longue tournée à partir du mois de mars aux États-Unis. Retour à la maison, donc、euh, on va continuer ce programme avec une autre nouveauté c'est des Canadiens. Ils sont cinq qui se font appeler You s a y Party We s a y d i e、euh, Ils sont basés à Vancouver. Il y a un nouvel album qui s'appelle XXXX disponible depuis peu ou alors qui va sortir genre la semaine prochaine. Un extrait de cet excellent album des You s a y Party We Say Die. s a y d i e ça s'appelle Glory. Vous écoutez la Belle Rock, il est 18h17, on en Jusqu'à vingt heures. Les 5 minutes, toujours le même disque à la radio. Toujours <cute> <cute> le même disque. La belle r o c h La belle roche. Des、ah, d é s sons. Et du gros. Et du gros. Son. Première demi-heure très rock, hein, vous l'avez annoncé tout au début de cette émission de Tenebrous Liar à l'instant. Vous avez diffusé un single de ce groupe anglais hein, qui s'appelle donc Tenebrous Liar, c'était en août dernier. Voici qu'arrive maintenant l'album qui s'appelle Jackknife a n d s l a u g h t e d Ça sort sur un tout petit label u n d e s anglais qui s'appelle TV Records. q u anglais t r e a qui sont ensemble depuis 2006 et qui proposent une indie pop assez sombre et toujours poignante.、Euh, nouvel album avec,、euh, qui se divise un petit peu en, en deux parties.、Hein. Première partie assez rock, deuxième partie plus, plus calme, plus introvertie. Le tout donc s'appelle Jackknife Unslaughted et il faudra donc、euh, attendre quelques semaines avant de se procurer cet excellent disque. Je crois que、euh, c'est disponible sur le, le net hein, en téléchargement et pour, la CD, pour une copie physique en CD. Il faudra donc attendre un petit peu. Ça va, Stéphane Est-ce que tu tiens le coup Est-ce que le café est bon Bah écoute,、euh, nickel. Ouais, nickel, tout、ah, se passe bien Rien à dire. Bon, impeccable. Allez, on va、ouais. continuer comme ça sur ce rythme avant de, de, de se calmer un petit peu. Encore deux autres nouveautés. Une nouveauté qui nous vient d'Angleterre, les Anglais de Future Heads de retour en ce début d'année avec un extrait de leur quatrième album qui va sortir très prochainement.、Euh, un titre d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site internet hein, du groupe Struck Dumb. En plus, en téléchargement gratuit. Comme ça, petit cadeau du. Du Père Noël en ce début d'année, ça fait plaisir. Voilà, nouvel album prévu pour très bientôt, et franchement, à l'écoute de ce premier extrait, ça s'annonce plutôt intéressant. Misery, c'est une t i e line, or une p t i e dash, c'est subtraction. Stop crying out loud Stop furrowing your brow Stop living in the clouds Gonna make y o u mother proud The negativity is ruining your sleep It makes you wanna cry o n your p i l l o w The negativity is controlling your dreams So say hello to something only I know I'm so dumb but I'll give it Than enough to go between us every day, you create everything in every way. l a z i n e s s can go and play with ignorance on the motorway. All of us are genius, there's more than enough. The negativity is controlling your dreams But say hello to something only I know I'm so dumb but I'll give it a go The negativity is ruining your sleep It makes you wanna cry on your pillow The negativity is controlling your dreams But say hello to something only I know I'm so dumb but I'll give it a go So I say hello to something on the island. I'm so dumb. Virgin Radio Pop Rock, label rock difficile de faire plus rock que les deux disques qu'on vient de vous jouer à l'instant. Des Future Heads, donc des Anglais de Sunderland qui reviennent avec un titre, je vous rappelle, complètement gratuit sur leur site internet.、Euh, L'album, un quatrième album qui va bientôt sortir. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub pour notre site internet. www.virginradioroan.fr, ça se tient tout. virginradioroan.fr, où vous cliquez sur l e L'onglet Label Rock, et chaque semaine vous pouvez réécouter les émissions, mais aussi avoir le tracklisting complet avec les liens bien pratiques vers les sites MySpace pour écouter des petits extraits de tous ces groupes qu'on vous joue, ainsi que la possibilité d'aller commander beaucoup de choses qui sont encore en import ici en France. Donc le plus simple, c'est d'aller directement sur les sites MySpace pour aller acheter tout ça. Et puis à l'instant, un groupe américain qui vient de San Diego, en Californie, qu'on a découvert en 2008. À l'époque, il se faisait appeler d e Muslims. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane Il y a une souris <rire> sous la table ou quoi Ouais, je sais pas, il y a un truc qui bouge. T'as perdu je... un truc. Non, mais ça va, tout se passe bien. Là, je... Bon, bah c'est cool.、Ouais. C'est tous ces Tous l a r c e n e s de guitare qui t'ont、euh, doit être ça,、ouais. un toi, petit ça peu, va, toi un toi peu, toi peu toi martelé toi、ouais. la tête, c'est ça Ouais. Toi,、bon. ça va Ça va, écoute, ouais, hein,、cool. pas trop mal. Hein. Ouais. Ouais, quelle heure il est 32. Il nous reste encore、euh, plus d'une heure trente de musique. Comme ça, on -y, va y aller、euh, tranquillement. Euh, The Soft Pack, donc c'est ce groupe américain qu'on vient de vous jouer. À mon avis, ils vont avoir le même succès que les Strokes. un tout premier album d o qui va sortir début février. Beaucoup de singles puissants, des mélodies saisissantes. Du rock'n'roll vraiment rassé, encore une fois. Malheureusement, un seul concert en France. et、eh、bah Il faudra encore être parisien, hein, décidément. Il y en a que pour eux, moi,、ouais, ouais, c'est、voilà, chiant, ouais. chiant. Bon, sauf Pâques, le 4 mars, au nouveau casino. Allez-y, si vous êtes dans le coin du côté de Paris ou si vous nous écoutez via le podcast et que vous êtes parisien, bah franchement, on vous recommande cette excellente date. Dans les prochaines minutes, on va écouter des choses un petit peu plus calmes. Et puis, on va commencer à faire notre coup de clin d'œil, évidemment, pour les mardis du Grand Marais. Qui vont recommencer côté musique ce mardi avec une scène quasi locale, un Mato de Juan, Molé, enfin bref, tout autour. C'est des copains. Voilà, des copains et puis Altam qui seront aussi sur la scène du Grand Marais ce mardi à partir de 20h30. On y revient dans quelques instants. Le classique de la semaine, il y en aura deux ce soir. Le premier,、euh, c'est en fait une dédicace spéciale pour un pote en Angleterre hein, qui écoute ce programme via le podcast. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui, j'en profite pour lui dédicacer le prochain morceau. Si je te dis, Stéphane, que c'est un groupe anglais créé par un certain Paul Weller, ça dit quelque chose ou pas、euh, Non Bon, bon bah alors,、euh, lis ta petite note, c'est quoi le prochain groupe C'est The Jam, bien sûr. Voilà, The Jam. Entertainment, un morceau que j'adore, je, je l'écoute tous les matins pour me lever, ça me met la patate.、Enfin, c'est clair suppose,、ouais. Un、bien. petit ton ironique hein, quand il dit ça, non, non, bah. Non. non. Ah non, c'est pas m o n g e n r e Du tout, du tout. Du tout, d'accord, ok. Allez, The Jam, donc groupe anglais créé en 1972 par、uh, Paul Weller, single de 1980 sur leur soccer album, c'est peut-être le single le plus connu. And if you're listening to this, Paul, that's for you, that's for your birthday, have a great one. Cheers, m a t e The Jam. On y va. <musique> We'll、be right y o k sur Virgin Radio qui est pas pareil. premier classique de la semaine pour commencer, retour en 1985e è m album des Jam, That's Entertainment, donc,、euh, dédicace spéciale pour un pote qui nous écoute via le podcast depuis Londres en Angleterre, voilà. Et puis, à l'instant, une nouveauté toujours anglaise. Euh, sur un excellent label qui s'appelle Chess Club, tout premier single pour ce groupe très cosmopolite, on va dire, hein, qui vit à Londres, puisque、euh, écoute bien Stéphane,、euh, le chanteur, lui, il est suisse, le bassiste qui s'appelle Ben, il est français, Chris, le batteur, lui, il est irlandais, et Natalia, qui s'occupe du reste, elle est péruvienne. Difficile de faire plus cosmopolite, hein, quand même. C'est beau, c'est beau.、Ouais. C'est beau, hein. Ah ouais, moi, je, ça me fait rêver. Ça te fait rêver T'as aimé Ah、euh, oui, oui, oui, oui. oui. C'est que je, je, je suis bon public.、Ah, t'es bon public, t'aimes tout, toi. <rire> non, bon, non, mais、euh, ouais, c'était sympa. Look. Ça glisse tout seul. Bon, est-ce que tu aimes les voix féminines Ah oui. Les belles petites voix féminines,、ouais. oui, oui. Ça fait plaisir Ah oui, oui. Bon, moi j'aime bien aussi.、Euh, je vais t'en faire découvrir deux, de vous en faire découvrir deux.、Euh, la première, c'est une nouveauté qui va sortir mi-mars. C'est une chanteuse australienne qui s'appelle Sarah Blasco. Blasco. Elle est toute jeune, ouais, elle a 33 ans. Elle a sorti son troisième album, c'était en Australie en juillet dernier.、Et、alors tu sais qu'il y a un petit peu de, de, de décalage en général. Ça sort pas forcément tout de suite en Europe.、Et、il y a eu tellement de succès là-bas. Que du coup l'album va être enfin disponible en Europe.、Euh, l'album s'appelle As Day Follows Night. Il va paraître le 16 mars prochain chez Dramatico Records. Avec, on espère, bah, une tournée française parce que sur la pochette, elle est vraiment、euh, toute belle, toute mignonne. Hein, cette petite Sarah Blasco. Et si vous êtes amateur de pop classique, on vous le conseille d'ores et déjà.、Hein. Cet album, il est vachement bien. Il s'appelle As Day Follows Night. Et puis on enchaînera avec une autre nouveauté, féminine toujours, qui nous vient de New York. Un groupe qui s'appelle Claire. And the reasons. Mais pour commencer, d i r e c t i o n l'Australie avec Sarah Blasco. Tu as v C'est magnifique. <Yeah. S 1> et o u Excellente soirée. On est ensemble jusqu'à 20 h e et on parle des grands marais. Bientôt. Plain as the day, the night makes you pay for what was hidden underneath. Longing to leave, but begging to feel that something will make you stay. y o gotta believe that this all leads to somewhere we've never been. We won't run, we can fight. All that keeps us up at night. There is far to go now. Let's not waste a minute more and deny. But I always thought you knew you're s l f better than anyone. But a n e y were. The season was long. I started listening to everyone else. We're c a s t i n this devil I've got the m e t a l means to make things right.、We're、tired of guilt, tired of being sorry.、But、haven't we suffered enough? We won't run, we can fight. It's not- 8h, 20h, la b e l Rock, avec Sébastien a g a s Très Belle voix féminine dans la belle rock. Sarah Blasco, l'australienne, très jeune australienne, hein, 33 ans. Pour commencer, je vous rappelle le、euh, nouvel album qui s'appelle As Day Follows Night. Il faudra donc attendre le 16 mars pour écouter cette petite merveille. Et puis à l'instant, Claire and the Reasons, Oh You Hurt Me So, extrait du dernier album de cette New Yorkaise.、Hein. Avec son groupe d e Reason, donc l'album s'intitule Arrow il est disponible chez Fargo Records. Tu es un Habitué Stéphane des, des Mardis du Grand Marais, puisque bah, en fait, Toujours Attitude Production, Co-Prod avec les Mardis du Grand Marais, c'était la dernière soirée、euh, officielle On va dire, de i r de l'année 2009. Au point de vue musique,、euh, petit bilan, ça s'est bien passé hein, cette soirée、hein. Ouais, c'était une bonne soirée, ouais, on a eu une bonne a f f l u e、euh, n c e bon esprit, euh, euh, bon, un bon retour sur les groupes, euh, donc euh, nous aussi on était super contents, c'était、euh, ouais, nickel.、Fin... À refaire, ça va se refaire d'ailleurs. Et b e n justement, hein, ça continue les mardis du grand marais. On espère d'ailleurs qu'il y aura une autre date. Il n'y a pas de raison pourquoi pas. Euh, tape, euh, on fasse pas une autre en attendant la、mmh. prochaine、euh, soirée. C'est en coproduction avec le Zèbre et t o i l e t qu'on ne présente plus sur la région rouennaise. Prochain concert donc sur la scène des mardis du grand marais ce mardi 26 janvier avec deux groupes、euh, proches de chez nous. Altam en première partie et Mato. Mato, on y revient. Hein, pff, je me demande s'il y a encore besoin de présenter Mato. Oh bah oui, c'est vrai qu'il commence à pas mal tourner dans はい。<音楽> Un bon petit groupe, u、ouais, ouais. ah, n bon petit groupe, ça, pas pas va, ça va rocker et ça、ouais. va être complètement différent en première partie. Là, on va faire une petite présentation puisque c'est un groupe qui s'appelle Altam. Ils sont trois, Christophe, Benoît et Michel. Alors, le style musical d'Altam à partir de 21h, ouverture des portes à 20h30, comme d'habitude. Le style musical, c'est une rencontre entre le slam, la chanson rock et l'électro. Véritable formation live en trio, machine, basse, batterie.、Euh, je lis le communiqué de presse, j'adore lire les communiqués de presse.、Euh, Altam, tout en innovation, tout en création, nous entraîne sur des pistes inexplorées dans une aventure musicale, textuelle, humaine, originale et sensible.、Oh, mais comme tu es en verve ce et, soir. Et franchement,、Seb. si avec ça, vous n'avez pas envie d'y aller, <rire> moi en tout cas,、euh, il faudra y aller.、Hein. Il Y voir beaucoup de monde, puisqu'en plus,、euh, Mato a un fan club qui est quand même assez large sur la région. Mais il faut vraiment découvrir cet、euh, excellent groupe, un trio, donc, qui s'appelle Altam. Moi, ce que je vous propose, c'est d'en écouter tout de suite un extrait. Ça s'appelle On penche. Et en fait, c'est tellement bien qu'on qu en écoutera un deuxième extrait vendu. On est d'accord Allez. Allez, Altam, l l e z a en première partie de Mato, ce mardi, à Riorge, au mardi du Grand Marais. Il y a des moments où l'on vire sur deux roues. Des moments de vie où tout part en couille. On se prend par la main et on se tient debout. Mais on flippe de demain, on se sent un peu lourd. Une vie à sens unique, des choix irréversibles. C'est le temps qui s'applique à être invincible. On se sent bousculé, poussé par derrière. Vas-y, le premier, on suivra derrière. Et on penche, et on tangue, on vacille, mais on tient, en versant quelques larmes, on s e r r e mieux le poing.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 Trio Stéphanois, il me semble. Ils viennent de Saint-Etienne, c'est ça, je crois. T'es pas sûr.、Hein. Si je t'ouvre ton micro, ça va mieux. Ouais, ouais, ouais. s n t e t i e n n e il me semble.、Hein. Stéphanois, Saint-Etienne, ça、ouais. va mieux. Christophe, Benoît et Michel, ils se font appeler Altam. Ils seront donc en première partie de Mato s pour la reprise officielle des Mardis du Grand Marais à Riorge. Si vous aimez ce son, sachez qu'il y a un album qui s'appelle Poésie électrique un album qui est sorti en mai dernier hein, sur le label Le Cri du Charbon. Avec des, des, des titres bien stéphanois, dont un morceau dédié carrément à la ville de Saint-Etienne. Et、euh, cet album nous a vraiment, vraiment, vraiment plu. On s'est écouté un e x t r a i t qui s'appelle On penche. Et je pense que pour vraiment, vraiment se donner、euh, l'envie d'y aller, hein, du côté de Riorge, on s'en réécoute un autre. Qu'est-ce que t'en penses Allez, c'est parti. Et même Et même, ça s'appelle, ouais. ouais. On y va. Un petit peu plus、euh, drum and bass. Vous allez voir un petit peu plus. Ça va bouger du côté de, de Riorge. On y va. Altam avec et même tiré de l'album qui s'appelle Poésie électrique. 何が起こるか分かりません。 もう1つは私の力が必要だ。 私たちのエ i ーション、私たちのエ n ーシ e j 私たちのエモーショ t 私たち t エモーシ e ン、私たちのエモーション、私たち e エモーション、私たちのエモーション、私たちのエ n e ション、私たちのエモーション、私たちのエモーション、私たちのエモーショ s 私たちのエモーション、私たちのエモーション、私たちのエモーション、私たちのエモーション、私たちのエモーション、私 c ちのエモーション、私たちのエモーショ p 私たちの o モーション、私た À tout point, ちのエ u ーション、私たち e エモーション、私たちのエモー m ョン、私たちのエモーション、私たちのエモ c h e しょまったし Rio, Altam, Christophe, Benoît et Michel. Confirmation, je viens de regarder le flyer des mardis du Grand Marais. Ils viennent bien de Saint-Etienne. Et,、euh, et même Christophe et Benoît qui sont issus du groupe NSK. Voilà pour tous les détails. Ils seront donc en première partie de Mato pour une coproduction hein, pour la sortie du CD 5 titres Les Taureaux d i s p o n i b l e au forum Espace Culture ou auprès du groupe Mato via MySpace. Donc ce concert c'est mardi, ouverture des portes à 20h30. A noter que C'est une soirée club pour 6 euros seulement, donc aucune raison de ne pas y aller. Les matos, donc 4,、hein. Axel évidemment chant, guitare, Ulrich guitare et cœur, basse, cœur pour Romain et à la batterie Steph Mo évidemment. Je vous rappelle donc le CD 5 titres sorti, c'était en décembre. J'espère que vous l'avez maintenant, franchement c'est vachement bien, c'est vachement bien. Ça change complètement du projet、euh, des petites nacelles. Des nacelles, nacelles évidemment. Va, à fait,、ouais. Rien à voir. Hein, beaucoup、ouais. plus rock. Mato, né en avril 2008, un résultat d'une o n c d fusion entre ces quatre personnes qui proposent donc un rock français pur, brut. Spontané et sans aucun a p p a r a t Ça aussi, ça vient des communiqués de presse. Dire, ouais, <rire> c o m m u n i c a t s C'est e que r C'est vachement beau,、ouais. j'aime bien comme ça. Allez, Docteur Bistouri, c'est le dernier titre sur ce CD 5 Titres. On se l'écoute tout de suite et on arrête de parler des grands marais parce qu'il se passe plein d'autres choses dans la région. On y revient juste après ça. Musique ジャンジュ・ジャンジュ・ジャンジ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 Corps sur table, il en v a d ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、e ャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャ e プ、ジャンプ、ジ e ンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、s ャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャン n ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャン e ジャンプ、l ャンプ、ジャンプ、ジャ どうぞどう e Altam et Mato, ce mardi donc à Riorge, Mato à l'instant, Dr o c t e u Bistouri, un texte incisif comme d'habitude de l'ami Aurélien. T'as n o t é le texte incisif, Docteur Bistory, Scalpel.、Ouais, c'est pas, pas mal, c'est pas mal. J'étais dans l e s pensées. Oh je... 19h05, c'est quasi la fin du week-end. Le... C'est l'heure de l'apéro. Ouais, c'est l'heure de l'apéro. L'apéro,、ouais. tiens, on va danser.、Hein. On n va a d s Est-ce r e que tu aimes danser, Stéphane T'es un grand danseur ou pas Euh Bon <rire>、ah, Tu peux le dire en ce coup, i n'y a pas, un, pas de webcam. Pas ouais, c'est vrai. Non, je suis pas un grand danseur. Moi Je un...、ouais, regarde plutôt les autres à couder au bar, deviser,、euh, tranquille. Ouais, t'es mon genre comme ça. Pas le genre. Ouais, je l'écoute, la m u s i q u e Je l'écoute plus que je la danse.、Ouais. Bon, très bien.、Euh, Laurent Garnier, ça te dit quelque chose ou pas Oui, oui, oui.、Ouais. d e noms Ouais, d e noms. Il fait pas partie de mes, mes... De tes playlists、musicales. et tout. Bref,、bon. ouais, après, je sais pas, peut-être qu'il fait des choses bien. Alors, il fait des très très très bonnes choses, effectivement. Et Il a eu une actu chargée en 2009, puisqu'il y a eu notamment une apparition en nuit sonore en tête d'affiche à Lyon, mais aussi la sortie de son dernier album qui s'appelle Tales of k l e p t o m a n i a c cinquième album qui a franchement tout déchiré. Énorme critique hein, et tout se passe très très très bien. L'album disponible chez p i a s e et la bonne nouvelle, c'est que. Que Laurent Garnier sera en concert、euh, 28 janvier. C'est quand le 28 Ça doit être jeudi soir, voilà, jeudi de la semaine prochaine, du côté de la coopérative de mai, avec justement tous ces musiciens. Ce n'est pas un set DJ, hein, ça sera vraiment en live et ça va franchement déchirer. Donc on va s'en écouter. Juste puisqu'on parle de concert, j'ai oublié de vous dire que Altam, non seulement ils seront donc à Riorche mardi, mais ils seront aussi dans la région le 20 février à la puce à l'oreille, c'est du côté de Rion, dans le 63, donc en automne. Vernes. Le 25, ils reviendront à Saint-Etienne jouer à la maison, puisqu'ils seront au fil. Le 27 mars, ils seront à Trelin, là où on a l'habitude de voir le Forest, Forestival, hein, à la salle polyvalente. Et le 22 mai, ils iront à p e l u s i n du côté de la Filante. Voilà.、Euh, concert donc Laurent Garnier, allez-y ce jeudi soir, hein, surtout si,、euh, bah, si vous ne travaillez pas le vendredi, hein, ça peut être une excellente façon de commencer très très bien le week-end. Laurent Garnier donc à la coopérative de Clermont-Ferrand, et tout de suite. Dans la Belle Rock avec un morceau que j'adore qui s'appelle b o u r r Pif. Un bon b o u r Pif, c'est ce qu'il faut de temps en temps comme ça. Allez, on y va, c'est parti, c'est la Belle Rock jusqu'à 20h. Musique Des titres que vous retrouverez en live ce jeudi 28 janvier, ça risque de déchirer du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Laurent Garnier en live dans la région. Au programme, attendez-vous à de la techno bien sûr, mais aussi du jazz, du hip-hop, de la drum and bass. Et même des morceaux un petit peu plus calmes, plus world music. Voilà, donc je vous rappelle la date encore une fois 28 janvier, ce jeudi, à la coopérative de mai, l'an u r e t g a r n i e r donc à Clermont-Ferrand. Si vous voulez、euh, bah, réviser vos, vos classiques, un dernier album qui s'appelle Tales of Kleptomaniak. Disponible chez Pias. On va rester dans les nouveautés é l e c t r o Stéphane, avec une nouveauté qui nous vient de Norvège. Hein, ça va sortir demain, c'est sur un label de Londres qui s'appelle Ninja Tune.、Euh, Norvège, donc je vous le disais, 9 Norvégiens qui se font appeler Jaga Jazzist e de retour aux affaires avec un nouveau single qui s'appelle One Arm Bandit.、Euh, c'est aussi le nom de l'album qui va sortir demain, je vous le disais.、Euh, je lisais le communiqué de presse encore une fois, le leader de ce groupe qui décrit le Nouveau x son s du groupe, comme du Wagner qui rencontrerait Fela Kuti.、Mmh. C'est assez、euh, éclectique hein, quand même. C'est osé.、Euh, Wagner rencontrant Fela Kuti, Jaga, Jazzy, si vous ne connaissez pas, ils ont vendu plus de 20 000 albums en Norvège et leur réputation internationale est largement confirmée, la preuve, puisque ce nouvel album a été produit et mixé à Chicago par John McIntyre du groupe Tortoise. Voilà, plutôt.、Euh Belle consécration donc pour ces Norvégiens. Nouvel album, je vous le disais, qui s'appelle donc One Arm Bandit. Ça sort demain avec, si tout va bien, une tournée française. Et on l'espère, quelques dates du côté de, bah, de la région. Ça serait bien pour l'instant. Il y a deux dates seulement. Il faudra aller le 1er mars à Metz, au Trinitaire, ou alors le 4 mars à Paris, au Café de la Danse. Ça fait un petit peu loin, même si c'est vachement、Paris. bien. Encore Paris, mais il n'y en a、euh... que pour ces Parigots, franchement.、Euh, on s'écoute ça. Tiens, nouveauté. Donc, Jaga Jazzy, ça s'appelle One Arm Bandit. J'adore et j'espère que vous aimez aussi. うん。<音楽> Excellente nouveauté à l'antenne sur le 894, la b e l rock Jaga Jazzis, les 9 tarés norvégiens qui sortent donc demain hein, ce nouveau single qui s'appelle One Arm Bandit, c'est aussi le nom de l'album. Et tout l'album est comme ça, franchement, c'est terrible. Et on espère, franchement, qu'il va y avoir des, des dates hein, dans la région. Ça serait bien d'aller les voir du côté de, de Clermont, Saint-Etienne ou Lyon. Il y en a marre d'aller à chaque fois du côté de, de, de, de Paris et tout ça pour voir des, des bons trucs. Jagajazis, z donc, nouveauté chez Ninja Tune. Encore un disque reçu il y a 15 jours.、Euh, sur la petite étiquette, quand on reçoit les disques, des fois, il y, a, il y a quelques petits commentaires comme ça envoyés par les attachés de presse. Et là, c'était marqué Oubliez Amy One House, voici la nouvelle sensation anglaise du moment. Bon, alors déjà, Amy One House, c'est du, du lourd hein, quand même. Grosse découverte ces dernières années.、Ouais. On s'est dit, tiens, pourquoi pas Elle s'appelle Vivi Brown et apparemment, c'est le nouveau、euh, phénomène pop soul anglais.、Euh, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs au grand journal hein, sur Canal Plus de Michel Deniso t il n'y a pas si longtemps que ça. Elle vient de sortir son premier album, Traveling Like the Light. C'est disponible depuis le 18 janvier en France sur le label AZ. Et j'ai donc glissé dans la voiture, hein, comme j'ai l'habitude, ce premier album qui s'appelle Traveling Like the Light. Et franchement, j'ai pris une bonne calotte.、Hein. Elle、ah、est、ouais、toute, toute jeune, ouais. ouais. Nouveauté donc、euh, anglaise. Est-ce qu'elle arrivera à coucher Amy Winehouse par contre Bah, je sais pas. Est-ce qu'elle prendra autant de drogue qu'elle <rire> Est-ce qu'elle peut crever avant Amy Winehouse Est-ce、ouais, que c'est possible ou pas On blague, sait pas.、Ouais. Euh, Traveling l Like the Light, donc、euh, premier album,、euh, premier extrait dans cette émission. On aura l'occasion d'en écouter、euh, tout au long des, des quelques prochaines semaines parce que franchement, c'est vachement bien. Vivi Brown, donc、euh, souvenez-vous de ce nom. C'est parti, un titre qui s'appelle Quick Fix. Elle s'appelle donc Vivi Brown. Retenez son nom, apparemment, c'est la nouvelle sensation soul pop, un petit peu comme ça, anglaise. Oubliez Amy w i n e h o u s e et Lily Allen.、Euh Voici Vivi Brown, hein, tout simplement. Moi, je trouve que c'est vachement Karen bien. Cheryl Karen Sherrill aussi. Karen Sherrill, faut l'oublier.、Oui, ouais. On l'a、ouais. oublié depuis un certain temps quand même. Non, pas moi, j'écoute toujours beaucoup. Bon, Stéphane, <rire> quitte ce studio tout de suite, franchement. <rire> tu vas mettre la honte à tous les <rire> copains qui écoutent cette émission.、Euh, moi, ça me plaît bien, en tout cas, hein, cet bon, album qui s'appelle Travelling Like the Light. Et ce que je propose, c'est de bah, confirmer avec un deuxième extrait. Un extrait qui s'appelle Crying Blood. Et puis après, on parle des deux ans du f i l ça arrive, c'est le week-end prochain. Vivi Brown, donc, dans la Belle Rock sur le 494. Je sais, c'est pas pop-rock, c'est saoul, mais c'est.、Euh, on s'en fout, hein, franchement. Vers, Allez, on y, on y va. Gros son t des Londoniens qui se font appeler The Heavy. Ils, faut, ils seront du côté de Saint-Etienne. Ils sont invités officiellement par le p h i l pour les aider à bah, fêter leurs deux ans. Les deux ans de cette excellente salle. Ça sera samedi 30 janvier à partir de 17h pour le deuxième anniversaire. Donc. C'est en coproduction avec le fil évidemment, les étudiants du Master 2 Administration et Gestion de la Musique qui se sont joints à l'occasion à l'association La Limasse pour organiser un événement qui va être définitivement rock avec au programme ce samedi donc au fil un débat des expos et une soirée rock. Les festivités qui vont donc commencer à 17h, de 17h à 18h30, il y aura un débat. Intitulé Parlons peu mais parlons rock, la culture rock en 2010. C'est une entrée libre avec des professionnels qui vont vous donner leur point de vue et vous aurez l'occasion de pouvoir parler avec eux, poser vos questions librement. Sera suivi ensuite e une expo du côté du fil avec tous les artistes résidents de cette très belle salle stéphanoise et puis des concerts à partir de 20h30 jusqu'à tard dans la nuit au tarif de 8, 10 et 12 euros. à partir de 20h30, donc musique d e s Groupe comme The Heavy, qu'on vient de s'écouter à l'instant, mais aussi les Bud Shakers et aussi un groupe rouennais qu'on aime beaucoup. On les connaît sous le nom de Golden Zip.、Hein. Ça vous dira peut-être quelque chose si vous étiez fan des Az. Les Golden Zip, donc Zip, pardon, qui、euh, seront donc du côté du fil pour les deux ans de cette、euh, salle stéphanoise. Franchement, ça va être terrible. Il faut absolument y aller. Luc, Pierre, Mathieu, Nicolas, Maxime, Raphaël, ce sont donc les six membres de Golden Zip qu'on va retrouver、euh, tout de suite. Une actualité d'ailleurs chargée pour le groupe rouennais, puisqu'ils sont en train d'enregistrer leur prochain album. Il y a aussi des concerts à venir, donc le 30 à Saint-Etienne au fil, le 2 février au Ninkazi Café à Lyon, et le 13 février, ils seront encore à Lyon au gala de l'INSA. Et tout de suite, dans la Belle Rock sur le 89-4, Virgin Radio r One, Pop Rock, Golden Zip, My Head on t Silver Plate. Les Golden Zip avec My Head on the Silver Plate, qu'on avait eu l'occasion de découvrir au Grand Marais l'année dernière et que vous pourrez donc applaudir. Ce samedi, au fil à Saint-Etienne pour les deux ans de la salle stéphanoise. Le 2 février, au n i n k a s i Café à Lyon. Le 13, au gala de l'INSA à Lyon. On continue, nouveauté é l e c t r o par un producteur anglais de Drum and Bass qui sort des tueries depuis 2003. Il s'appelle Sub Focus, premier album sorti fin 2009. Un extrait de cet album, ça s'appelle. フォローでライツ Je vous avais prévenu, énorme tuerie signée par le producteur anglais de Drum and Bass. On avait l'habitude depuis 2003 qu'il nous lance comme ça des, des scuds qui déchirent tout. Follow the Light, extrait de son premier album solo. Et la bonne nouvelle, c'est que Sub Focus, l'anglais, devrait no notamment hein, assurer les premières parties. Des stars de la Drum and Bass Pendulum, ça sera en mai prochain lors d'une tournée qui s'annonce mémorable pour tous les fans de Drum and Bass et je crois qu'il y a une date dans la région, je vous confirmerai ça dans les semaines à venir. On va, combien de temps il nous reste Il est 19h42, il nous reste encore 18 minutes de très bon son. Et c'est le, le, moment où,、euh, j'aime bien passer un petit disque où on pète un petit peu les plombs. C'est le cas avec, u、euh, un label qui nous tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Loaf Recordings. Et ça tombe bien puisqu'ils viennent de sortir une toute première compilation pour fêter leurs 5 ans d'existence. La compilation s'appelle Domestic Pop. 14 titres dessus, sorte de vision de leur pop musique, c'est-à-dire une pop toujours sophistiquée, mais c'est du bricolage fait maison, pleine d'humour et toujours de qualité. Beaucoup de très bons groupes dessus, dont ce groupe parisien. Avec Guillaume à la batterie et Maya qui jouent de la guitare, et ils se renvoient comme ça, des, ils font des petits morceaux d'une minute, une minute trente qui sont toujours bien délirants. Il s'appelle Le Club des Chats, déjà le, le nom est plutôt sympathique pour un groupe, et c'est donc sur cette compilation qui s'appelle Domestic Pop chez Loaf Recordings. On s'en écoute un extrait tout de suite, le Club des Chats, ça s'appelle Spy Against Bread, je vous préviens tout de suite, c'est complètement Zarbi. Voilà, on y va. There's a spy who break into a trot. There's a bread come on his nose. Chunky, charchy, check out the chunk. Big bread, big bread's back in town. Go, go, go, go, go, let's i e too bad. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, g d go, go, go, go, g t go, go, go, t o go, go, go, go, go, go, go, go, go, s o go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, t o go, go, g e go, go, go, go, i o g d go, go, g h go, go, go, go, go, go, go, n the seat go, go, go, go, i n go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, g n the,、so、the, the abs w e r l i n g e exit, and put the Oh, that's nothing up. s p i g e t s hanging. But、Spiney's、the pig's getting on the road. s p i g e t s hanging. And the spy wins the fight. And the threat. m i s s i o n a c complied s h for the chunky, chunky spy. Le club des chats, donc je vous avais prévenu, c'est complètement délirant. Ça t'a mis le sourire, Stéphane, ça fait plaisir.、Ah、ouais Ça, ça a l'air bon ce qu'ils prennent. Hein, <rire> ouais, exactement.、Euh, Spy Against Bread, donc vous retrouvez sur、euh, l'excellente、euh, compilation qui s'appelle Domestic Pop, disponible chez Loaf Recordings. Euh, toute euh, la compilation est aussi tarée que ça. Mais mention euh, particulièrement euh, pour eux,、hein. ils se débrouillent bien. Le club des chats, voilà, c'est Guillaume et Maya, donc deux parisiens qui font des trucs、euh, bah, qui nous plaisent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Allez, autre nouveauté, on part du côté de. C'est un mélange en fait, c'est un trio, c'est un excellent de disque de rock'n'roll, c'est l'association d'une fille qui s'appelle Solex, une autre qui s'appelle Christina Martinez, et l'américain de service qui s'appelle John Spencer. L'album lui s'appelle Amsterdam Showdown, King Street Throwdown. Alors là, il faudra attendre puisque ça ne va pas sortir avant le 15 mars prochain. C'est une exclue donc dans la Bell Rock sur le 494, c'est Virgin Radio Rouen. Solex versus been ァイヤーフ f i ヤー。 Ce soir, avec une énorme nouveauté, quand j'ai reçu ça, et bah c'était hier hein, tout simplement, donc c'est tout frais, c'est tout neuf et ça sortira le 15 mars. C'est Solex versus Christina Martinez and John Spencer. L'album s'appelle Amsterdam Showdown King Street Throwdown.、Euh, je l'ai écouté、euh, tout de suite et ça m'a mis la même claque quand j'ai écouté、euh, l'album、euh, de Beck au d e l a y avec ce mélange de, de hip-hop et de rock. C'est vachement, vachement, vachement bien. On aura l'occasion d'en écouter d'autres extraits dans les prochaines semaines. Deuxième classique. Classique de la semaine, signé par des Américains qu'on adore dans cette émission qui s'appelle les Pixies. Sur leur troisième album paru en 1990, l'album s'appelait Bossa Nova. Un titre tout de suite s'appelle Is She Weird? En 1990, sur leur troisième album Bossa Nova, les Pixies évidemment p o u r un très bon souvenir, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de réécouter un morceau des Pixies. Pas de nouvelles hein, concernant le prochain album des Pixies. On ne sait pas si c'est tombé à l'eau ou si、euh, effectivement il y aura un nouvel album. On vous tiendra au courant évidemment dès qu'on a des news, hein, mais c'est pas évident. J'ai été faire un petit tour sur leur site MySpace cet après-midi et c'est vrai qu'on n'apprend pas grand chose, si ce n'est qu'il y a toujours ce coffret Minotaur toujours disponible avec beaucoup de. De FaceB, l'intégrale, tout l'artwork de tous les albums des Pixies. Un très beau cadeau qui culmine quand même à plus de 100 euros, donc il、euh, faut, faut être bien bien fan. Hein, mais franchement, les Pixies, c'est terrible. On va terminer cette émission, puisqu'il nous reste encore 8 minutes, en faisant une grosse dédicace. e t un gros clin d'œil à quelqu'un qu'on aime bien dans cette station. C'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Chambonnière. Vous avez peut-être l'habitude de le connaître sous son aspect le plus journalistique, on va dire, où il est tout gentil le matin avec、euh, ses infos locales, hein, évidemment. Jacques, que l'on retrouve tous les mardis. Et les mercredis m a t i n pour des flashs d'info à 7h30 jusqu'à 9h ainsi qu'à midi é q u e r r Et on l'a vu sous un autre aspect, hein, nous, puisqu'on le connaît bien, Stéphane.、Ah, et... C'est un personnage très, très complexe, très contrasté, un、voilà. peu mystérieux aussi.、Euh... Très mystérieux,、ouais. oh, oui.、Ah, c'est notre, notre, je sais pas, j'ai l i r e s s i o n que c'est notre James Bond à nous, un petit peu.、Ah, hein, <rire> on peut dire ça comme ça, allez.、Ah, ouais. euh, en tout cas,、euh, on va lui faire un gros bisou, puisqu'il a fêté ses 33 ans, on peut le dire, c'est pas une. L'âge du Christ Oui, oui. p o r t e d'ailleurs, les initiales, quand même, c'est. C'est un signe. signe. J'espère qu'il ira plus q vieux l que lui, en tout cas, qu'il connaîtra une fin un peu plus. Un peu moins, un peu plus. Voilà un peu plus, o i、ouais, D'accord. <rire>、euh, en tout cas, d o n c'était c son anniversaire du côté du Lounge et on remercie、euh, tout le monde, peu, et notamment Jacques, de nous avoir、euh, invités à cette soirée privée,、voilà. hein, en VIP comme ça. Voilà, j'ai fait、euh... avec, avec un mix sympa, donc avec,、euh, avec Denis, là, Donc alias D. i Gérard, A d û s CTKC, a s s é et puis Romain, là, qui nous ont inondé de, de funk, de soul, de ragas. Et... C'était chouette. Ouais, et c'est pas toujours、euh, ce que j'écoute. Et j'ai、euh, découvert euh, ou redécouvert、euh, quelques classiques comme ça. Et ça tombe bien, p a r c e q u e c'est une semaine un petit peu,、euh, on va dire, euh, spéciale euh, Gainsbourg, hein, avec、euh, notamment la sortie du film、euh, sur Gainsbourg Au mercredi dernier. Du coup,、euh, bah, on va terminer、euh, cette émission avec、euh, Gainsbourg, puisque tout le monde en parle. Nous aussi, on peut faire. Et j'ai、euh, notamment euh, réécouté, ça faisait un moment que j'avais pas écouté ce morceau, c'est Johanna. J'ai l'impression、mmh. que du côté de, de Jacques et de, de sa bande, on aime bien ce morceau. Donc,、euh, je l'ai retrouvé en fouillant dans les cartons. Et、euh, c'est ce qu'on va se passer maintenant. Donc, bon anniversaire. Encore un coup à Jacques, t as un petit message perso quand même, non À lui dire, ça s'est terminé bien、euh, J'ai pas vu la toute fin, j'ai vu quelques échos. Il、euh, a terminé à 4 pattes ou pas、euh, Bah non, à 12 pattes en fait, parce qu'il a eu besoin qu'on qu l'aide un petit peu. D'accord, <rire>、bon, c'est toujours le signe d'avoir passé une excellente soirée.、Voilà. Ah, Allez, oui. Bon, oui. bon anniversaire Jacques, et on te retrouve Bon anniversaire Jacques En pleine forme mardi, et nous donc on s'écoute ce morceau de Gainsbourg, Johanna, voilà. Allez, on y va. Double dose hein, de, de Gainsbourg. ジョアナーは私たちのエレファン、u ョ e l ーは o たちのエレフ e ン、ジョアナーは私たちのエレフ n ン。 la Louisiane quand elle suit un régime c'est un régime de bananes et pourtant Joanna, Joanna, Joanna qui s'est d a n s e r léger, léger, Joanna, Joanna, Joanna qui s'est d a n s e r léger, léger, elle le danse, elle le saute, elle tourne et s'en va pour les tabourets, elle en consomme deux ou trois dans la soirée et pourtant,、yeah もう。 Serge Gainsbourg pour terminer confortablement et correctement cette、euh, émission. Deux heures bien remplies, Serge Gainsbourg, donc Johanna, un sixième album,、euh, c'était en 1964, et oui, sur l'album Percussion, et puis à l'instant javanaise qu'on retrouvait,、euh, version originale, en 1979 sur l'album Aux Armes, etc. Et là, une version un petit peu plus euh, mise euh, au, goût, au goût du jour, on va dire, version dub. Qui date de 2003. Voilà, merci d'avoir été fidèle au 89.4. La b e l Rock, ça sera la semaine prochaine, évidemment, de 18h à 20h avec encore plein, plein, plein de nouveautés. Stéphane, un grand merci d'avoir tenu compagnie ce soir. Merci à, à toi de. M'avoir accueilli en ses locaux.、Euh, eh bien, il y a pas de souci, j'espère、ouais. qu'on aura l'occasion de, de remettre ça. Ce sera avec plaisir. Eh bien, très bien.、Mmh. Tu ramèneras ta belle voix d'ici, sensuelle, comme dirait Jacques.、Euh, Jacques, hein, évidemment, donc Jacques ainsi que Pascal, hein, en l'occurrence Pascal demain pour les infos. À partir de 7h30, 4 flashs d'infos et puis Marilyn,、euh, comme d'habitude, à midi, suivie par、euh, Manu avec encore plein de cadeaux sur le 89-4. Bref, c'est la fête sur Virgin Radio-Rouen. On vous dit à la semaine prochaine. Bah, bonne a h b soirée, grosse bise, soyez s a g e n m a i s pas trop, c'est ce que que j'ai l'habitude de dire.、Ouais, ouais, enfin, ouais, C'est un bon dicton ça.、Ouais. J'ai le temps de faire une petite dédicace Bien, bien sûr, vas-y.、Ah, une énorme dédicace à Nelly,、euh, j'espère q u e l l nous écoute.、Euh, voilà. Et puis à José Garcimore aussi, que j'ai eu la chance de voir、euh, grâce au service culturel de la ville de r i o u r g e il y a une dix douzaine d i x、si、suis... d o u z a i n e d'années. Qui Garcimore Le Garcimore. José Garcimore. D'accord. Si, si je suis là, c'est grâce à lui. Bah écoute, v、voilà. i r g i n r a d i o o n e f r il clique sur l'onglet Label Rock et il pourra écouter <rire> cette belle dédicace <rire> à partir de demain matin. Allez, ciao tout le monde, on vous laisse avec、euh, une émission spéciale Nouvelle Scène Française. Ciao, ciao. La Belle Rock, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h, 2h de son, pas comme les autres.